Et non seulement ça va démarrer, mais ça va même foncer. Le Musette, c'est ici. Avant de continuer dans cette émission Dimanche Musette, je voudrais tout simplement vous dire que ce dimanche musette ne sera pas comme tous les autres dimanches musette il sera un peu plus particulier. Pourquoi sera-t-il un peu plus particulier Parce que tout simplement nous allons revivre des moments que nous avons vécu, en tout cas pour un grand nombre de celles et ceux qui à cette époque émettent encore ou EM, toujours d'ailleurs, euh, les orchestres que nous avons pu connaître dans notre bassin de vie. Ce bassin de vie était riche d'orchestre bien évidemment vous vous en souvenez il y en avait un qui était particulièrement fervent dans ses interprétations c'était l'orchestre de la Longa, avec sergio bien sûr l'ami serge que tout le monde connaît et que tout le monde a pu apprécier à un moment donné et puis il y avait aussi l'orchestre à dé d'aidé berto l'ami andré l'ami andré avec sa voix un peu exceptionnel voire exceptionnel et c'est vrai que ces deux personnages nous ont fait nous ont fait vibrer par leur par leur musique et par leur chant Et je voulais euh, tout simplement leur rendre un petit hommage ce dimanche. Euh, ce sera un dimanche musette, mais euh, un dimanche musette comme nous en avons connu euh, dans notre dans notre euh, dans notre jeunesse Voilà. Donc on va démarrer tout de suite avec la valse des fleurs et cette valse des fleurs sera suivie de guitare et tambourin à l'accordéon et au synthétiseur bien évidemment l'ami Serge et au chant André Dédé Bertetto. On aime un peu beaucoup Et on le croit L'amour n'est rien Quand tu ne rend pas fou Mais on fait croire On fleure n'importe quoi On aime un peu beaucoup Et on le croit Moi si je cueille fleur des chats Ce n'est pour moi Que je les feuille Un peu, beaucoup, ces mots Nous ferait peur Mais on fait croire aux fleurs N'importe quoi L'amour n'est rien Quand il ne rend pas fou beaucoup et on le croit Moi si je cueille la fleur des champs ce n'est qu'au que je les feuilles On aime un peu beaucoup et on le croit L'amour n'est rien quand il me Foul Mais on fait croire Où fleur N'importe quoi On aime Un peu Beaucoup Et on Ça suffit à mon matin tambourinage vers le refrain guitare Pour que partout de Tahiti à la Volga si tout soit la même histoire le Qui est en pleure et recommence comme un les filles les pays dans la paille derrière les une il a suffit qu'un beau matin un tambourin sur le revoir d'une guitare pourquoi si tôt a t la baïne dans les flots Larguer la mare Et vole La jolie demoiselle Comme une tourterelle Pour s'en aller danser Vogue la pelle Vogue sur la lagune Les vagues sous la lune on le goût des baisers A Tahiti Voilà, le décor, le décor est planté avec ces deux personnages emblématiques que nous avons connus. On continue avec « Nos doigts se sont croisés et près de ma rivière ». Je sais qu'après moi d'autres pourront te raconter qu ils ont trouvé l'amour quand ils tombent en compte c'est ce que je n'ose dire d'autres te le diront et quand tu vas les croire c'est eux qui partiront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 Loin de moi Loin de moi Loin de moi selon me donne lumière oh poisson d'argent là le monde était si loin là il n'y avait plus rien rien que mes yeux dans tes yeux rien que Gaino hier et coule le temps triste et solitaire je viens m'aimer fait maintenant quelques années, en ce qui concerne ces deux personnages, quelques années qu'ils nous ont quittés. Trop d'années, mais ils sont, ils sont toujours là, près de nous, et heureusement, nous avons ces souvenirs. Aïe, Sophia et Poema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 Sophia, aujourd'hui tout le village Accueira ton mariage Quel beau jour que ce jour-là Aïe Sophia, Sophia C'est une vie qui commence Mais tu as déjà la chance Que l'amour t'offre son bras Sois fidèle à ton mari Puisque ton cœur l'a choisi Sois certaine qu'en retourne Gaurdara Son amour La la la la la la, la. Gaurdara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 L amour rien ne l'est comme le temps qui coule et l'on ne peut tout avoir on ne peut pas acheter un regard rien de tout j'ignober il fauteu par la houle et ce bonheur-là, que des titres qui nous rappellent bien des choses. Parla-haut ça pleure aussi et eh oui un homme ça pleure aussi surtout quand euh, il est empreint d'émotion voilà et puis euh, si un jour ce sera la suite des valises sont faites déjà tu es prêt et ma vie De trois minutes encore Je fais mille efforts Pour te sembler fort Si ma gorge se noue Je veux malgré tout Sourire jusqu'au bout Je t'appelle un taxi Nous deux c'est déjà fini Un homme ça pleure aussi Son témoin, sa reste pierre jusqu'à la fin Mais au fond de son âme et de sa vie Sa pleure aussi Ne le crois surtout pas Quand il te dit Qu'il a les yeux mouillés de pluie Un homme au cœur gris et sourire Aplein rossi Jusqu'au dernier moment Je triche en pas blanc Je pleure en dedans Le taxi est en bas Je préfère ne pas descendre avec toi Je t'appelle l'ascenseur Tu regardes-le Ton cœur est ailleurs Et moi je n'ai déjà C'est rien que le mal de toi Un homme ça pleure aussi Mais sans témoin Ça reste fier jusqu'à la fin Mais au fond de son âme Et de sa vie Ça pleure aussi Ne le crois surtout pas Quand il te dit Dans les yeux de lumière Alors mon cœur brisé qui te sourire Ça pleure aussi Et on s'applaudit mais en secret Quand trop le mal Pour une femme un homme ça peut souffrir Ah Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Si un jour, si un jour, si un jour cela devait m'arriver, que tu viennes à me quitter, pour moi ce serait la fin du monde. Quand je vous verrai, tous deux partis, changeant des regards, des sourires entouré d'une joie profonde Le soleil tout a bruit un feu Insouciant, vous serez heureux Et dans mon cœur battra la pluie Je verrai s'éloigner vos deux ombres Je me cacherai dans la pénombre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 Pour moi ce serait la fin du monde Seul abandonner, tout serait fini Ce qui me resterait de vie C'est un vrai à chaque seconde Écrasé sous le poids du chagrin J'aurai peur de ces lendemain Le rappelant Ce souvenir Toi, tu, je serais perdu pour toujours si tu ne quittais mon amour si un jour tu n'es à partir. si un jour si un jour Ce programme n'est pas fini, un peu spécial, un peu particulier, comme je voulais annoncer en tout début de cette émission, avec l'ami Sergio de la Laonga et puis bien sûr André et au Auchan. Un programme concocté spécialement pour vous par Guido, avec un énorme plaisir de vous proposer ce moment particulier Unique Dans cette émission Mon espagnol Et pour la première fois Tu n'étais pas la plus belle Loin de là Et bien souvent J'en avais cueilli de coeurs Tu n'étais pas la première, mais voilà Quand tu dansais, tu m'as ta fleur Tous les parfums des jardins d'Andalusie s'était posé dans le cœur de tes cheveux Tous les regards des beautés de l'Arabie S'étaient donné rendez-vous dans tes yeux Tu es mon château en Espagne Mon amour l'a bâti pour toi Tu es mon Pai eus de cocagne Et mon coeur son est fait le roi Il n'étais pas la première loin de là J'en avais connu rien d'autre avant toi Non, en me donnant ton coeur, non Tu ne m'as pas fait de fleur Il n'était pas la première, tant s'en faut Et j'en avais vu de toutes les couleurs Eta le soir, où tu m'as lancé ta fleur Je me suis fait le coeur d'un torero Et depuis là, je suis là, frôlant la mort Au corridor de tes peurs et de tes cris Je me sens seul comme un pauvre matador Dans les arènes de la jalousie Mais jolie comme une andalouse Tu me fais ton oeil d'assassin Et tu ris Tu jalouse, je te crains mais je n'y peux rien Tu n'étais pas la première loin de là J'en avais connu bien d'autres avant toi Non, en me donnant ton cœur, non, tu ne m'as pas fait de peur En fait d'amour, il ne faut jurer de rien Et je tiendrai tout le temps qu'il me faudra Et je sais bien que le jour n'est pas lointain Profitant que tu es loin de moi J'irai faire un tour à Séville À Séville ou à Malaga Pour savoir si toutes les filles Sont aussi compliquées que toi Pour trouver sur notre mentir Un amour moins violent que ça Et danser une séguedille Dans les bras d'une autre que La chaleur de tes idées. la et j'ai menti souvent mais toi tu valois un amour merveilleux et je suis à serge euh, Avec Serge, en tout cas dans les soirées qu'il animait, il y avait souvent euh, Guido de la Longue. Guido, c'était tout simplement son papa. Et je suis très heureux de porter aussi euh, son nom avec euh, la ronde mexicaine et la chapelle au clair de lune. Musique je bois à l'eau fraîche à l'eau fraîche de tes lèvres Quand je bois à l'eau claire à l'eau claire de tes yeux j'ai si peur de te perdre de te perdre de te perdre mon amour que je pense que je pense à ces malux à tous ces que sans âme visage et son sage qui n'ont plus une larme une larme pour pleurer Au soleil qui les brûle qui les brûle qui les brûle mon amour quand il chante quand il chante désespéré quand je t'ai dans mes bras C'est un enfant de cœur à côté de celui Qui incendie mon cœur, ce soleil fantastique Et brûle un petit feu mes jours et mes nuits Quand je bois à l'eau fraîche, à l'eau fraîche de tes lèvres C'est au clair, c'est au clair De désir yeux Tant et tant que sans elle Que sans elle, que sans elle Mon amour que sans elle Que sans elle te récordes. comme. Comme tous ceux que sans âme Sans visage et sans âge Qui n'ont plus une larme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 S'en dit mon cœur, ce soleil fort d'un petit cœur et toujours si je t'aime, mon amour. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. L'amour va émouvoir Nos cœurs pleins d'espoir Le vent, la chapelle à beau soudoir Nous avons prononcé Tous deux enlacés Des serments jamais S'effacés La chapelle au clair de lune Où j'ai tant rêvé de vous Attendant Amor en flose Et je reviens tendrement Près d'elle parmi les roses Inlassablement Quand les fleurs seront fanées Et quand l'orgue se Je s'arraché pourtant la au refuge amoureux je viens douloureux et rockin des instants heureux, au clair de lune où j'ai tant rêvé de vous nous avons si la justement près de la parmi les Je viens dans la nuit brute. Les chansons d'amour André Bertetot savait les chanter aimer et l'amour s'en va l'amour revient C'est parler cœur parlé, et notre cœur aimé, le reste est sans importance, je pense. Il faut des milliers de jours pour toute une nuit d'amour, le reste ne compte pas, crois-moi c'est ne plus jamais ça enfin aim mais c'est toujours ce soir c'est toujours demain je sais que ça fait souffrir quelque fois pourtant aimé La façon d'exister vraiment Je ne sais pas, je t'aime, je t'aime Je ne sais pas où ça m'entraîne Mais je suis bien partout si tu es là J'ai tout compris, je t'aime, je t'aime Et chaque jour tes yeux Heureux pour la première fois Aimer, c'est avoir besoin d'être aimé Aimer, se donner toujours, c'est aussi sa vie. Aimer, c'est pleurer le soir auprès d'un berceau. Et c'est tenir dans ses bras le plus beau cadeau.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 ça peu nous fait plus qu'à vie nous on y croit c'est un trop dur des bras sur quand ton corps soupire je te ferai rire on est la pour comme un soleil qui sait impard le monstre par de problème l'amour c'est toi l'amour c'est moi et nous unir les couples qui sans tu vite sans mieux se connaître peut-être tout le monde hésite moi dans mon cœur ne regrette pas aujourd'hui je t'aime plus qu'hier bien moins que demain. tu es sais bien cet éclat dans nos mains en l'être d'homme et de lumière l'amour l'amour avia innu Voilà, je sais, une heure, ça passe très très très vite et c'est avec qui que l'on termine cette, cette première partie de Dimanche Musette Je vous rappelle que nous étions en compagnie que nous sommes encore pour une mélodie encore, en compagnie de Sergio de la Longa et d'André Bertetto, deux personnages emblématiques de notre bassin de vie et de nos jeunes années, si on peut dire ça comme ça. Cette première partie de l'émission, c'est ainsi qu'elle se termine, avec cette dernière chanson « Qui ?» Et après, ce sera la suite avec la chanson française où il y aura également quelques petits changements. Clavier et accordéon Sergio de la Longa, au chant André Bertetto. trop tard mais qui de nous Mira je t'aime je ne te plebis une heure sans toi Not histoire était décidé si que tous nos âmes s'en souvient On s'aimait d'un amour fou À cœur perdu, à contre-tout Mais la passion a cette enfer Que la vie même ignore peut-être On faisait la guerre souvent Tout en comme des enfants sans le savoir le premier pas qui qui de nous di les mots les mots qu'il faut dans ce regard. mais qui Soit trop tard Mais qui de nous deux Dira je t'aime Je ne peux plus vivre Une heure sans toi Dira je t'aime Je ne peux plus vivre Une heure sans toi Oui, quelques petits changements, puisque ce sera la chanson française, bien évidemment, mais ce seront trois personnages qui vont interpréter des chansons tout au long de cette deuxième partie de l'émission. On commence avec Crazy Horse, les Crazy Horse « Oui, souviens-toi » et également « Pas la peine ». Donne-moi ma chance ne laisse pas les jours passer par ce long silence je suis désespéré Yes, I'm Eta ton souris Lui, souviens-toi Des jours heureux Que nous avions vécu de larmes et des gris A jamais perdu Main dans la main. Faire la vie qu'on mène pour ça Faire les prêves poèmes pour ça Faire les je t'aime pour ça Ça ne vaut pas la peine je crois Prendre un air de grand pour ça Bien plus suffisant que ça Jouer la mi pour ça Ça ne vaut pas la peine je crois S'faire passer pour l'or du monde S faire passer pour fort, ça compte Croire qu'on a le port d'un compte Ça casse, ça ressemble De Croire qu'on est riche à millions Hélas, ça triche une chanson Faut pas se montrer chiche au fond Là, sur l'affiche, c'est mon nom Car je chante mes amours Je m'en vente sans détour Dire qu'on est bohème pour ça À cause des problèmes tout ça j'écoute un poème de quoi C'est sûrement que j'aime tout ça J'ai fait le roman de ma vie j'ai fait le serment j'en prie mais mon bon immense s'ennuie Voilà mon présent Écoutez ma chanson messieurs. Elle parle de prison, bon Dieu De rime et patient, c'est vieux Comprenez-vous, non Tant mieux ah là là. avec le groupe les Crazy Hors quand l'amour est que c'est bon de t'aimer. Quand l'amour nous aura tout donné de sa ce seront bien fatigués avoir perdu la beauté la reste il que des souvenirs il que des illusions l'ombrete de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 vivre à oh, c'est pas toujours facile vivre à deux mais avec les crazy horse tout devient facile surtout quand ce, ce sera euh, suivi de caline divine Quand ma si tu veux toi va à mon ne j'ai entendu ton cœur rire de bonheur rire dans cette terre de ciel fragile contre mon cœur the power. des crazy horse pour retrouver Florent panier avec merci et si tu veux bien m'essayer Quand après tout Si que je puisse grave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 Si tu veux m'essayer, ma tête et mes veines, Mon corps et mes idées, mes peurs et mes haines Je me ferai tendre pour t'apprivoiser Pour te garder, pour te défendre S'ils le font, je me ferai sorcier Si tu veux m'essayer Sans jurer, toujours Juste pour y goûter Sans parler d'amour Si tu veux m'essayer Mais mon carré Jeter Sans que l'on se blesse Si tu veux m'essayer Si ça t'intéresse Sans vraiment t'engager Mensonges et promesses Je serai fait partie des succès de Florent Pagny et Les Hommes qui Doutent également. Tout le faut, on a tout le on ne plus remettre les compteurs à zéro. On y va tout droit, on sait pas où ça va, c'est l'article 22, chacun débrouille comme il peut La fuest uni oublie, on n'est pas arrivé économie bloquée les carcses creusés sans du match y en a un qui a trop l'autre qui n'a pas assez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 Non, on va pas tuer Florent, Non non, on va surtout l'écouter car ça en vaut la peine. Et à tous ceux qu'on aime, ce sera autour de Frédéric François de prendre ou de conduire le bal. Si tu vois un jour instiquer mes souvenirs Parce que je n'errai plus briller mon avenir Si je refais plus le monde à chaque fois que je bois Plus de morale d'acier dans mes gueules de bois tu moi Quand tu commenceras à compter les jours Qui séparent les fois où je te fais l'amour Si tu me surprends A fermer les fenêtres Parce que le bruit des gosses Me monte à la tête tu moi Tu me tueras Si tu t'enverdes Simplement Si tu t'enverdes Si tu me vois avoir ontempo De mes anciens copains si je serre les fesses plus fort que les poings si je deviens nouveau con et ancien battant si je me révolte plus contre deux calmants tu moin J'ai si un jour tu vois que je m'écode si j'ai peur d'avoir froid quand je donne ma chemise si tu m'admire plus parce que j'ai peur de te perdre Applis pour moi que cette tendresse de merde moi, tu moi me si tu t'en vas tout Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous sur 91 MHz. Également sur 102.5.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 Sabli et sans peur Il faut dire je t'aime A tous ceux qu'on aime Tant qu'ils sont vivants Vivants Il faut dire je t'aime A tous ceux qu'on aime Tant qu'il en est tant Enquantant Tant je pense à ma mère dit et me comme une prière Et ton regarde femme qui m'attendris parce que tu es ma femme La vie n'est qu'un éclair une illusion qui s'évanouit que Fredo, l'italo-belge-franco-franco-italo-belge, on va dire, hein, aller vers toi et est-ce que tu es seul ce soir C'est une question ou c'est une invitation Des nuits Ne me le dis jamais en face Je t'en prie je n'ai rien qu'un amour. Bah, tout comme moi, hein, finalement. Je crois aussi que ça peut être la particularité de chacun. voilà c'est Moi, j'ai été très heureux de partager euh, ces, ces deux heures euh, en votre compagnie, deux heures euh, particulièrement euh, émouvante puisque nous avons pu euh, dans un premier temps écouter euh, euh, la musique euh, et le chant euh, de deux amis qui sont euh, qui ne sont plus là aujourd'hui mais qui par leur euh, par leurs chansons et par leur musique euh, ont laissé leur empreinte nous terminons cette émission j'espère qu'elle elle aura été pour vous un euh, un moment de souvenir et surtout, surtout un moment de véritable bonheur comme je vous le souhaite. Voilà. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve mardi pour la rediffusion de cette émission. Je vous aime et je vous embrasse. Bye bye, à bientôt. C'est toi qui coule dans mes veines Sans toi j'arrête d'exister T'es mon soleil, mon océan, mon oxygène La femme qui m'a tellement manqué Le ciel écoute tous ceux qui s'aiment Et moi j'ai tant prié Je n'ai rien qu'un amour Et c'est cet amour, c'est toi Je ne laisserai personne me priver de tes humains. le démon de tes nuits Le mendiant et le roi de ta vie J'ai mis mes forces et mes rêves Dans cette histoire avec toi J'ai reconstruit ton cœur cassé avec mes lèvres mis des fleurs entre tes bras L'amour qu'on blesse se relève Je veux mourir de toi Je n'ai rien' l'amour Et cet amour, c'est toi ne laisserai personne me priver de tes yeux de ton corps sur moi sur toi